JURISPRUDENCE DE LA HOMMRA 30 Je cherche cet entre la rangée et le bitère, un débutant avec la classe. Ensuite, il est permis de mon interdit avec une gorge ou un défaut, et la gorge est meilleure.